أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux. الحمد لله رب العالمين. louange à Allah Seigneur de l'univers Le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux Maître du jour de la rétribution Maître du jour de la C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. <ritérant> Guide-nous dans le droit chemin. <ritérant> le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés.